C'est une vérité ici-bas qui est celle-ci. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Et ma triste vérité à moi est encore pire. Je suis excessivement mal accompagné et à la fois, je suis totalement seul. Puisque parler avec Sinistro, c'est l'équivalent de discuter avec une livre de beurre. Et en même temps, ses minces et insignifiantes réponses me rappellent toujours que sa présence me rend la vie impossible. Bref, J'ai les deux envers de la médaille, et cette médaille est bien ternie. Mon karma est celui des de di pires dictons de la plus atroce réalité. Mais on s'en fout, parce que de toute façon, c'est le chaos, et on se complaît bien dans le chaos, parce que c'est nous le chaos. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin accablé par son assistant accablant. Surtout parce que c'est vous qui en p e r e z le prix, bande de dégénérés, sans envergure et pourris jusqu'à l o s <laughs> p r i e z pour ne pas y survivre, enfoiré!Cust fear is our fucking business.We are undead, incorporated, the c u、so. s p a n d r a g o n s said so.Let's get trash soccer!Go! Prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mercredi 12 octobre, 19h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. u q t r c a patriotes. Les 14 et 15 octobre prochains, à la b â t i s s e Industrielle, r o i s r i v i è r e s Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et Cico 89-1, présente le Trois-Rivières Metal Fest, 11e édition. 15 groupes sur deux soirs mettant en vedette Sacrifice, a t h e i s t c r y p t o x i y Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité à Trois-Rivières, Maple d e a t h Cavalera Conspiracy. ビリン・ワン <Advisor. S 2> ・チェ en ・ミュシック・ダニエル・コテオコリマソン、イオドワ・リヴィア・メタル・ポンコム、コンコル、カドラー、ポン・アン・ドラー、ポリ・ドラー、ポリ・ドラー、ポリ・ー、リ・ー、ー、ド p o u r plus de détails, visitez le t o i r i l i a m e t a l c o m <mix> marché du Boisé, c'est le marché de la bière et même plus. Le premier en Mauricie à v o u s offrir la plus grande sélection de bières au Canada. La meilleure sélection au meilleur prix depuis plus de 10 ans. Nous avons toutes les bières disponibles sur le marché. Des dégustations, en plus des exclusivités comme entre autres l'Archibald, le Grimoire et le Brasseur du h a m o n Julie est là pour vous conseiller tous les jours de la semaine. Ouvert 365 jours par année jusqu'à 23h30 tous les soirs. Le marché du Boisé au 70-55 boulevard des Forges à Trois-Rivières. Un fier commanditaire des patriotes de l'UQTR.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. Je ne vous souhaite pas la bienvenue. En cette nouvelle édition de réanimation, en ce début d'octobre, le 4 de l'an de Disgrâce 2011, je suis le Dr. Payne Pendragon, l'assistant-chef, et nul autre que Sinistro. Eh oui, le gobelin Sinistro. c e t maintenant, sa photo sur Facebook est partout. Partout, maintenant, on sait qui tu es. Eh oui. Et nous sommes tous déçus. Je peux plus me cacher. Même sur le site de réanimation, il y a ma face e t o n pire. Ouais. Il fallait un jour pouvoir pallier à cet、euh, anonymat. Eh oui. m a i s le pardon. Vous avez presque entendu, ma h、euh, h e n t o m et la reprise de m a r c h of DSOD e a Sarge Ali et DSOD. Presque en entier, du moins. Parce que j'ai fait une grossière erreur de manipulation et je m'en excuse. C'est genre l'erreur que je trouve tout à fait impardonnable. Paiser, c'est une mauvaise piton, mais il n'y en a pas beaucoup de pitons, de toute façon. Non, il n'y en a pas beaucoup.、Non. <rire> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, arrête, 11, arrête, 11 arrête, 13 arrête. fois 2, ça fait 26, 27, 28, 29, 30, 31,、oui. 32. Alors, il y en a là une bonne quarantaine à s'occuper, peut-être, là. OK. C'est tous m a r q é s c e t d à non?、Euh, non, ils sont tous marqués. <rire> <Okay, ça, rire> J'ai suivi、écrit. les chiffres qui étaient marqués.、Euh, je compte jusqu'à 11, les deux mains dans les poches. <rire> Mais 11, 11 <rire> ça, c'est dans le tapis, ça. <rire> oui. T'as pas compris, hein? Oui,、bon, j'avais compris. C'est tellement, tellement facile. Oui, mais tellement bonne aussi. Ah、hein? oui, ça c'est comme le, le, le, le valeureux chiffre 11 sur les a m p l i s Oui, effectivement. <coughs> Donc, comme je le disais, c'était une reprise de Stormtrooper of Death avec h e n Toom. Vous avez presque entendu en, en entier sur、euh, tiré de l'album Sons of Satan, Praise the Lord, qui est une compilation de deux albums, mais pas une compilation ordinaire parce que ce ne sont que des covers. Donc, ce ne sont que des reprises,、euh, de groupes, e、euh, t d'artistes qui ont été influents pour、euh, la formation N-Toom. On y retrouve entre autres du Black Sabbath, on y retrouve du Kiss, euh, du,、euh, King Crimson. a r r ê t e a r r ê t e Il ne fallait pas le dire, ça. Personne ne va acheter l'album. Juste auparavant, nous avions v i v o d à la pièce Overreaction, qui t i r é e de l'album Killing Technology de 1987 sur Noise. Une époque de v i v a l qui me plaît énormément. Mais malheureusement, côté production, c'était un peu déficient. C'est pas grave. Non, non, ça fait partie du charme, mais on voit quand même, quand tu passais à la radio, tu vois un gros contraste. Ah、printemps. oui, bien, on, on a vu tout de suite la différence entre les deux pièces. Effectivement.、Euh, j u s t e a v a n t nous avions Pile Driver. Et la pièce Sex with Satan, qui est tirée de l'album, en fait, je dirais, probablement, le vrai seul album、ouais. entièrement bon de Pied Driver, Metal Inquisition, qui, qui est très, qui est très, très bon. Pour moi, c'est un album qui, qui passe à l'histoire du métal. Un album classique. Tout à fait. Qui est paru en 1985 sur Cobra. Juste auparavant, nous avions Exodus. C'est l'excellente pièce Brain Dead. Je me d e m a n t pourquoi j'ai choisi cette pièce-là. Je、hein. sais pas, hein. Brain Dead qui est tiré de Pleasure of the, of the Flesh, pardon, qui est paru en 1987 sur Combat, et nous avions ouvert avec Coroner et la pièce Shadow of a Lost Dream, tiré de l'album Punishment for Decadence de 1988 sur Noise également. Noise. Très pro productif à l'époque, <coughs> le label Noise. o u i ça, ben, c'est un, un des、hein. grands labels qui a eu. a b s o l u m e n t Beaucoup,、mais. beaucoup de bons trucs sur ce、ouais. label-là. e u aujourd'hui, nous avons,、euh, entre autres, la deuxième partie du Undead Musicians, la rétrospective、euh, des musiciens qui sont morts du métal. Ben, en fait, les musiciens du métal et du hard rock qui sont décédés. Et cette fois-ci,、euh, la semaine dernière, on se rendait jusqu'à 1999. Et cette semaine, on se rendra jusqu'à 2011. Non, en français, ça se dit 2012, à la fin du monde. <rire> ben, il a rendu là, la、mm. liste a arrêté de trop long u e à faire.、Hein. Ah, ben là, c'est sûr.、Euh, donc, on devrait avoir ça aux alentours de 20h, 20h10. Aussi, Sinistros nous présente deux albums ce soir. Ah, misère. Ah, non, pas encore ces mots, les albums clattes. <rire> ouais, je sais pas, je les ai pas entendus. Des、hein. albums de gobelins. Hey, c'est vrai, c'est b e a u ça. Ouais. Des albums de gobelins. Je pense qu'ils v o t me mettre mes... la critique du gobelin. Je, te... je donne、euh, 8 gobelins sur 10. <rire> j'aime ça, moi, j'aime ça, c'est bon. Il、ah, faut que tu développes un peu, tu arrêtes d'être inerte comme que es, tu es. Tu a t t a p e s toute faut, la job. Il faut, faut que je m'assume quand même. Ouais, ça ne doit être pas être évident à t'assumer. Un、hein? gobelin gris, c'est rare. Là. Ouais, vous, vous, avez avez été... Été... vous avez été gentil de me peinturer à la face un peu、oh, verte. Oui, tu é t a i un peu verdâtre ici. Je suis malade, cette photo-là. Je n é i s pas mal tout le temps malade. Là,、oui. mais ici, c'était physiquement.、Ah oui. <rire> Donc, si vous voulez, on va avoir, on... tout à l'heure, on va voir une chronique aussi euh, musique euh, et、mm -hmm. cinéma. Si vous voulez aller voir, que... <rire> entre autres, ce que. Le Goblin e a écrit. Le Sinistros a écrit. <rire> Ou ce que moi,、euh, j'ai écrit sur、euh, le site de réanimation ad.com. Eh bien, vous pouvez voir aussi, quand vous allez à la section spéciale, les présentations qui sont à venir pour l'émission, euh, ben, comme actuellement, Vous allez voir, nos, chacune de nos betteraves sont en tête. Vous allez pouvoir savoir à qui vous avez affaire quand vous nous écoutez dire nos stupidités qui sont,、euh, ma foi, fort corrosives par moment. e、euh, ceci étant dit, on vous p a r l e i aussi spectacle Mais à l'instant, je vais vous rappeler justement, en parlant de ceci, que. Il est en train de mourir vraiment, lui-là, là. Va donc chercher de l'eau, je ne sais pas, du cyanure. Ai ou quoi. Ai de l'eau de jalousie. En vrai, c'est le, le, le local qui est vraiment malsain aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu as fait là, cette semaine, mais c'est épouvantable. <rire> tu ne veux pas le savoir. Non. <rire> OK. Euh, donc,、euh, Trois-Viers-Métal e nous présentera, et ce, dans deux semaines. La onzième édition du Trois-Vers Metal Fest qui se commettra le vendredi 14 et samedi 15 octobre prochain à la Baptiste industrielle qui situe s au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières. Rappelons-nous que les portes ouvriront à 17h et que le, les spectacles débuteront à 18h30 et c'est pour tous. Vous pourrez voir le vendredi, Calter, Les Écorchés, Beneath the Massacre, Carnifex, Atheist, Napalm Death et Honey Later. Ah, l c'est, <rire>、ah, parce que j non, non, non, non, non, t o e non, non, non, t o n non, a o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n e n m o s s o n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, t o n non, non, n e n non, n l n non, non, non, non, non, non, n e n non, n o a non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n o i non, non, non, e o n non, non, non, non, n i n non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, n o u r le f o r f a i t deux s o i r s et... Euh, J'ai parlé avec Jeff hier et il n'en reste à peu près que la moitié présentement. C'est bien, c'est bien.、Euh, les préventes vont bon train. Les billets individuellement, c'est-à-dire soit pour le vendredi et le samedi, sont au coût de 40 Les billets sont disponibles via les endroits suivants. Musique Daniel Côté, Le Colimaçon, Metal Punk. Oh, Metal Punk, il y en a eu? Oui, Metal Punk a déposé ça des billets. <coughs>、euh, profusion, moi, était bien、ouais. fatigante. Épouvantable. Sors du s i t là. Bon, profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Rubin à Drummondville et sur le www.twoaviermetal.com via PayPal. Tu n'as rien de propager la peste. Ouais, ça, ça se pourrait. Oh,、okay, que oui. Et、oui. avec un sourire en plus. Et aussi,、euh, le samedi 5 novembre, Trois-Vier Metal présente au r o c k e f e l e r Sage Soil of Ignorance, Havoc, Separate Carnage. Qui semble-t-il n est, mo est moins certain d'être présent, mais en fait, ça a confirmé Gold h o r r et Exhum. À 19h, c'est pour tous au coût de 20 Youhou! Donc, musicalement parlant, Sinistros, quel est le premier album que tu nous proposes ce soir? Nouvelle formation italienne、euh, du nom de Violent h o r o r qui nous sort un thrash metal、euh, ordinaire mais efficace. Un groupe italien qui sort quelque chose d'ordinaire et non h o le dress? b e n il est peut-être un peu plus épicé que d'habitude. Ah, il me semblait. p quand, quand tu dis, du...、euh, qu'est-ce que tu faisais? C'est quoi? C'est old school? Oh, c'est du trash old school. Il y a le son old school qui vient avec.、Euh, moi, j'aime bien le vocal. Je vends un petit côté、euh, punk hardcore dans le vocal qui est plus intéressant qu'un、euh, trash ordinaire. C'est vite. C est, c est, tu sais, ça fait le job. OK.、Vite. Une Formation qui existe depuis longtemps? Non, c'est pas p r a i l e m e n t longtemps. Je pense que c'est 2006.、Euh... Ah, OK.、Et、ça, ça se trouve être leur quel lien c e s t le premier album. c'est le premier album. Premier release. First ouais, release, ouais, ouais. OK. Ah, puis c'est une, une autoproduction. Autoproduction. Ça sonne.、Euh, ça sonne cru. Ça sonne,、euh, ça sonne comme le métal devrait sonner. Comme, tu sais, un, deux, trois, quatre dans le front. Puis... <rire> comme le métal devrait sonner. Non,、ça. non, mais tu sais. C'est large. <rire> non, non, mais tu sais. Vous comprenez? Pas du tout. a b s o l u m e n t pas de quoi tu parles. C'est pas grave.、Euh, non, c'est sûr.、Euh, tu as donné un re... 7.5. Ouais, parce qu'à un moment donné, il y a un certain manque d'originalité. Non, c'est quand même bien, 7.5. Il y a un certain, certain manque de, de, de, de, de, de, de droiture dans le tempo. Des fois, ça, ça s'enfarge. Les solos, des fois, sont peut-être un petit peu inutiles.、Mm -hmm. tu sais, moi, je me dis, quand tu, fais, tu sais pas trop faire un solo, boy. Faire n bas. Peut-être pas bouger dans la m é t h n d e Oh, tu le fais q u e ta bouche. o n va se taper cinq pièces de cet cinq album. Cinq pièces de l'album、euh, qui s'appelle Violentor. C'est paru en janvier 2011. C'est une autoproduction. Alors, on va entendre la première pièce qui s'appelle Too Loud. On va savoir si. Is、vrai. that too loud? Ils ont une espèce d'accent.、Euh, ah oui? C'est drôle. a l l on s écouter ça. Go! Go!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 Pour tous les amateurs de Satriani et de Peperoni, à la Pizzeria Rock'n'Roll, vous pouvez déguster une bonne pizza sur place au 27 Refusé à Trois-Rivières ou tout simplement la faire livrer en composant le 819-909-4747. 819-909-4747. À la Pizzeria Rock'n'Roll, vous ne resterez pas sur votre appétit. t s h i r t c r a y o n c a r t e d'affaires, m a n t e a u a u t o c o l l a n t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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 8 9 n g t h e u et tout va mal. Eh oui, je viens de mettre le doigt sur le bobo, d'après moi, de mon bobo que je tousse depuis tantôt. Il commence à faire fret, e dehors. Hum,、mmh, tu trouves ça tout seul, là? Eh, qu'est-ce qu'on fait quand il fait fret? e On s'habille. On s'habille, mais au b o n o n part du chauffage. Ah, ce serait peut-être ça. Mais oui, c'est une grande institution ici, hein? Ben, c'est vrai temps, que. c'est pas tout le temps à nettoyer、euh, à la t... perfection. Je dois t'avouer que. <coughs> Euh, J'ai pris de très vieux cadavres pour chauffer. Ah, c'est ça, e l l me disait. Il、mm, mm. a... y avait un restant i l y a une dizaine d'années que je ne savais plus quoi faire avec. Très poussiéreux.、Voilà. Oui, c'est ça. C'était Violentor avec l'album Violentor. Et les、euh... pièces Violentor. Formation, ouais. <rire> J'ai remarqué que la p r o p e n t i o n des groupes trash a fini、euh, leur euh, nom de groupe en or. Oui, effectivement, Violentor. <coughs> On a entendu les pièces We Hate All. ジェノサイド、マイスタマック、ストロング、フィット。さあ、ジョーキンディー、ス s ー n ィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、スタ p ヴィッド、ス s ーヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッ s スターヴィ e ド、スターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、ス e ーヴィッド、ス p ーヴィッド、s ターヴィッド、s ターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッ u スターヴィッド、スタ e ヴィッド、スターヴィッド、スターヴィッド、スターヴィ À surveiller dans les prochains. Un bon vocal, je trouve.、Oh. Je trouve qu'un bon vocal, ça fait de bien. Ça va être à surveiller dans les prochaines sorties. C'est bien ça, mon cher. Et qui raconte n'importe quoi, c'est un gars-là. Et c o m m d'habitude.、Euh, moi, la semaine prochaine, je vais vous présenter. Présenteré? Je vais vous présenter. En, en entrée. Oui, c'est cela. En entrée. Des hors-d'œuvre,、oui. canapé et petit four. C'est cela. Je vais vous présenter le nouveau a 8 Sphere <coughs> qui porte le nom de The Great Blood Jonning. Et que je trouve assez intéressant, je dois dire. Donc, la semaine prochaine, je vous présenterai ça.、Euh, je vous présente. Mais non, la semaine prochaine, je ne peux pas trop en présenter parce que faut dire, mon cher Sinistros, qu'on a un invité la semaine prochaine. Ah, non, pas un invité, un incrusté. Un incrusté, oui.、Ouais. Et on va s'en donner à cœur, joie. Bien, c'était là que je voulais en venir, Et, et lui, en tant, tant qu'ancien、euh, co-conspirateur.、Euh, <rire> o、oui, n va conspirer contre toi. Jeff Hull sera parmi nous la semaine prochaine pour venir nous parler du t o i r i v i è r e Metal, 11e édition. Et on va avoir un petit spécial que Jeff et moi se départagerons au niveau de la programmation pour les formations. Bon, en fait, on parle de 8-10 formations qui passeront sur les, la scène du Metal Fest. Donc, Jeff sera avec nous la semaine prochaine, théoriquement, à partir de à peu près 7 heures-ci, 20 heures. Ce qui veut dire que Ben, on ne pourra pas se permettre de présenter deux puis trois albums, mais c'est une f o n Eh a o n Non. Parce que M. Hull va avoir quand même son mot à dire dans l'histoire. On va e y laisser dire ce qu'on veut bien, là, mais il reste qu'il va avoir quand même sa programmation audio qui va entrer en ligne de compte. Donc, il、euh, <coughs> y a une voix absous que. Que, que, je, tout, que, que je présenterai peut-être pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines.、Euh, ouais, <rire> oublie pas que dans deux semaines, c'est le Rockmaster qui est avec nous. Non, c'est dans trois semaines, c'est vrai. Okay, dans, dans, deux deux semaines. Semaines, Rock... bon, dans deux semaines, ça va être bon. Album qui est franchement, franchement moins bon que son prédécesseur qui s'appelait a b s a u Bon. On est une grosse, grosse coche en dessous. Une grosse grosse course en d e o u s En d e o u s ouais, en d e o u s Moi, je n'étais pas, pas très familier avec la formation Absous.、Euh, Mais tu formation... n'as pas, pas frappé le bon album pour te familiariser Mais je n'ai、euh... pas détesté. Ce n'est pas mauvais. Sauf que c'est un album pour se débarrasser. a h oui? Bien, tu sais, entre 2001 et 2009,、euh, ça a pris huit ans avant d'en sortir un qui était très, très bon. Il Deux ans, c'est passé. C'est un album qui devrait sortir au total de sa carrière environ quatre albums? À peu près. <rire> Parce que, tu sais, en 2001, l'album Tara était excellent.、Euh, L'autre album qui a suivi a b s o u était excellent en 2009. Mais celui-là, c'est. Pas que c'est mauvais, mais c'est. Moi, j'ai trouvé ça cool. OK? J'ai une certaine. Je l'ai écouté,、euh, en fait. C'est pas vrai, je l'ai pas écouté deux fois en entier. J'ai écouté trois fois au moins la première, puis j'ai trouvé absolument hallucinante.、Oh, la première t u n e est très bonne. J'ai aimé beaucoup la pièce de clôture aussi, qui est une longue pièce de、ouais. 14 minutes quelques. 14.45, je crois.、Euh, que j'ai trouvé très intéressante en plusieurs mouvements, puis il y a un bel esprit progressif là-dedans qui m'a bien plu. L'album passe、m、assez vite. Moi, j oui. Moi, j'ai, trouvé correct l'album. J'ai donné un 7 sur 10. Mais j'ai comme l'impression qu'en l qu a réécoutant, je devrais l'apprécier encore plus. Ben, moi, à deuxième écoute, j'ai, j'ai aimé mieux. Que la première fois.、Okay. Mais c'est sûr que c'est quand même un peu différent de ce q u ont fait par le passé. On s'en fout pas mal. Eh oui, comme voulez-vous. Eh、hey, grand-mère Eh,、hey, c'est pourri qu -ce Qu'est-ce q u i se passes au n u v e a u Mastodon Pourri, pourri, enfin, a u e <rire> tabarnou <rire> e t c'était le, le, le, le commentaire de grand-mère et animation. Il y a un mini-album de deux pièces, Enslave, qui vient de sortir, qui porte le nom de Thorn. En fait, c'est le deuxième mini-album. C'est le deuxième mini-album, effectivement. Je passe une pièce, justement, ce soir de. J'ai、euh... vraiment pas aimé celui-là. J'ai pas écouté. Ah, j'ai. Ben, écoute. Pas, vraiment pas, c'est fort. C'est Thorn, celui-là? Oui. J'ai pas aimé vraiment. Mis... Pour le fait que les pièces sont. Tout pareil de A à Z. Les deux pièces sont pareilles de A à Z. C'est peut-être une redondance constante. On dirait quasiment un trans, l à manette. Oui, mais c'est peut-être comme le principe des 45 tours là, dans le t ê s e Tu ben... mettais la pièce A, tu survivrais de 45 tours, puis c'était la même toune qui jouait. <rire> tu les achetais où, tes 45 tours? C'est arrivé. Il y a beaucoup de formations qui ont fait ça. Un <rire> single à une seule toune. Un single à une seule toune. Ou l'idée, tu peux faire、euh, la côté A, tu as ta pièce, tu fais le côté B, puis elle joue à, à l'envers. Mais je pense que les g h o l t s l'ont fait ça.、Euh... Ben, je sais que Napoléon XIV l'a fait avec、uh, They're Coming to Take Me Away. Je sais pas.、Oh, oui, oui. 45 tours, il, il est correct. s u r v e i l l e la t o u n e Puis c'est la même t o u n e mais elle joue à l'envers. Il est sérieux. Oui. <rire> mais bon, j'ai trouvé ça pas extraordinaire parce que j'ai trouvé ça très répétitif. Puis je trouve que ça fait, faisait pas vraiment l'esprit d e h a n d Slave en tant que tel. Mais honnêtement, si on catégorise ça dans un autre style que celui d'Ann Steve, c'est pas Speed. Ça, c'est une de, de, de mes appréciations. Par contre, ah, ça, l e Jungle Rock, c'est é c œ u r a h ouais, c'est super. C'est pas du métal, c'est du punk rock, c'est Misfits. Nouvel album qui porte le titre de Devil's Reign, qui est paru sur l'étiquette Misfits Records, évidemment,、okay. qui. Mais en fait,、euh, qui est disponible aujourd'hui même. Ça pourrait-il passer dans le cadre de notre émission n o n n o n malheureusement pas. C'est beaucoup trop rock, c'est、okay. trop punk rock. C'est du h o r r o r punk rock. Là.、Okay. Euh, moi, j'ai trouvé, é t ayant n t a été beaucoup plus à l'époque, je dirais, il y a une vingtaine d'années. Moi, j'ai connu mes fils à l'époque de Danzig.、Là. Ouais, ça, j'aimais pas ça. J'ai jamais aimé、oui. le vocal de Danzig. Ayant、euh, été un amateur il y a une vingtaine d'années de punk, vraiment old school. Je me suis retrouvé avec ce. o k a Je trouve que e n fait, l'album est tout bon. C'est rock. Tu sais, c'est du punk rock. C'est un, deux, trois go. Puis, il y a rien qui arrache le... là, mais je veux dire, ça fait la job. J'aime bien, évidemment, j'ai une prédilection pour ça. Il y a des pièces qui sont vraiment intéressantes pour moi parce qu'elles sont tirées de classiques d'horreur comme Curse of the Mummy's Hand, Ghost of Frankenstein,、euh, Land of the Dead et ainsi de suite. Et la pochette est vraiment un peu chef d'œuvre. Dans le type même, là, h o r r o r c'est vraiment extraordinaire. C'est une des plus belles pochettes que j'ai jamais vues. J'ai donné un 7.5、euh, sur 10.、Euh, donc, c'était mes appréciations、euh, au niveau、euh, de la musique pour cette semaine. Donc, la semaine prochaine, je vous présenterai Eight、euh, Sphere, le dernier album de Red Blood Jennings. Sinistro, c'est un autre album pour nous autres à nous présenter un petit peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, on va aller écouter la deuxième capsule、mm. du h e l l b o r g Tower. Avec,、euh, s a rétrospective des musiciens m é t a l des musiciens hard rock aussi, qui sont décédés, e、euh, n en fait, depuis, je dirais, 11 à 12 ans. a l l e r jusqu'en 2000, ben, 2011, autant en 2011, je crois, pour le contraire encore.、Hein? Ben, d'habitude, oui. Ouais, d'habitude, d'habitude, c'est jusqu'à 2000. D'habitude, depuis le début de l'année, o、okay, k c'est ça.、Bien. Donc, jusqu'à 2011. Euh, c'est une capsule qui dure 13 minutes 43 secondes. Donc, on en a encore pour un certain nombre, le, un certain nombre de, de nomenclature. Il va y en avoir beaucoup. J'ai vu, euh, a p e r ç u vite fait. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de musiciens qui sont décédés qu'on aurait pu le, le, croire. Donc, on va aller se taper immédiatement à la Undead Musician Part 2. Collaboration interdimensionnelle avec réanimation, The Undead Incorporated Show présente Undead Musicians Part 2 Un hommage à trois décennies de musiciens regrettés dans le monde du hard rock e t v y metal. 2002 Paul Balloff、Exodus Links to i l i c e s t e n m p i o n g a r g u t s ジェネツェキューー。 2004年、Thomas Fosberg alias q u a r t o n Battery。 Daryl Lance a b b o t t alias s t e i n b a c k Daryl Pantera h Damage r a n p Steel Rainbow. and y'all speeders t e e l Carnivore, n i p h t b o y gets it.、Too.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 20h30, pile! Et on vient d'entendre la deuxième et dernier extrait, en fait, partie de cette capsule Undead Musicians. Et j'ai été fort, fort, fort surpris, sinistrose, d'apprendre que tu ne faisais pas partie de c e l à Non! Écoute, Je suis un fan d'Agression, j'ai connu tous ces gars-là. Je ne savais pas qu que savait... Gade était décédé. Je le savais. Hey, en e 2009! Oui, ça fait deux ans. Comment ça qu'on ne savait pas ça? Aucune idée.、Mmh. Il me semble que Sasquatch nous en, en allait parler, je ne sais pas. Aucune idée. Je sais que Gade avait eu une époque de sa vie qui était assez.、Euh... Peut-être qu'il ne voulait pas en parler. Mais... Peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Écoute, une époque de sa vie quand même qui était assez mouvementée, dois je dois le dire,、là. mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Malheureusement, c e t un bon gars. C'est un très bon Yann. C'est Bootman, c'est ça. Son... Voyons donc, pas, pas lui.、Mais、je sais même pas c'est qui. Il y a Analconte. Ah, le... ouais, ok, ok. Je n a i m e pas vraiment ce band-là. Le méchant、ouais. capoté, là,、ouais. que, il prenait pas ça de la drogue. Mais il ne savait même pas ce que c'était. Mais non Voyons. Il fallait des campagnes pour、euh, Maison Machin Chouette. Et... <rire> maison Machin Chouette, oui. Ben pour pas nommer, là, tu sais. Ouais, ouais. Pour être sûr de ne pas se faire.、Euh... Taper sur les doigts parce qu'on nomme des noms qu'on n'a pas rapport.、Là. de quoi tu parles, toi? <rire> de quoi tu parles, ça, r i l e、hey, tais-toi donc, pauvre、euh, insignifiant. Côté cinéma sinistrose. Oui. Est-ce que ça t'intéresse, l e cinéma? b e n c'est des films de gobelins, j'aime bien. Ah, b e n oui, b e n c'est juste <rire> des films <rire> de gobelins, joués par des gobelins, réalisés par des gobelins. Oui. Pour des gobelins. Mais les, les, les gobelins d'Harry Potter, là, ils、ouais. sont même pas vrais. Euh, non, effectivement. C'est pas de même un de... gobelin. Non, c'est comme on peut voir sur les i t e de réanimation. Oui. C'est ça un gobelin.、Euh, chose intéressante,、euh, à, en fait, c'est pour 2012, il n'y a pas de date、euh, arrêtée précisément,、mmh. mais il y aura un nouveau film de Rob Zombie qui va sortir. Et jusqu'à date, je vous dirais que, mis à part son. Deuxième Halloween, qui était pas très bon. Ses autres films sont tous pas mal corrects, là. C'est un gars qui a une belle vision、il、des films d'horreur. C'est un gars qui a l a i tordu aussi, vraiment? Ben, non, non. C'est un, un rôle q u i se donne,、okay. C'est un gars qui est ben, i ben i normal,、ça. Il y a un aspect qui a l'air vraiment tordu. Il, il, il agit comme un gars tordu, mais c'est un gars tout à fait normal, C'est un tripeux, c'est tout,、oh. C'est un gars qui a assez, je dirais, a assez d'esprit créatif en plus de ça. En tant que cinéaste, il se débrouille très, très bien. Et en 2012,、euh, il a annoncé qu'il、euh, ferait sa, sa, nouvelle production qui portait le nom de The Lords of Salem. Ça devrait être intéressant. Ça devrait ça. être cool, ça. Pas encore de site officiel、euh, attribué à ce nouveau titre. il、euh, y a, u、euh, n film qui est en salle présentement depuis vendredi dernier qui porte le nom de Dream House. Qui e n en fait, difficile de dire si c'est un film d'horreur, un film fantastique, mais en fait, il, ça semble être plus t r a i l e r mystère. Ça m'a é t en vedette d Daniel Craig et Naomi Watts, qui sont deux excellents acteurs. Naomi Watts est toujours une très bonne actrice de soutien.、Euh, c'est un film qui est de Jim Sheridan. Et c'est, ça raconte l'histoire d'un auteur,、euh, pas d'un auteur, mais d'un éditeur à succès qui quitte New York pour aller vivre un peu plus en Nouvelle-Angleterre à l'écart. Et, il、euh, y a un, <coughs> un, crime assez effroyable qui s'est produit dans la maison. Puis,、euh, C'est très stéréotypé jusque-là, j'en conviens, mais les previews sont cool, pis ils s e m b l e n avoir ouais, des affaires、Craig、assez. Ouais, je pense que ce gars-là a quand même la latitude pour accepter des, des scénarios qui lui apparaissent intéressants, pis u d'en refuser d'autres. Donc, c'était en salle depuis vendredi dernier.、Euh, j'ai vu quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et c'est、euh, pas plus tard que hier. Green Lantern! Le, un des derniers films parus des super-héros, c'est d e DC comics. Par contre, ce n'est pas de Marvel.、Oh. Ben, moi, j'ai mis Marvel. m o i d comics. Des... Ben, c C'est Batman. Quand Batman, même, pas rien. Superman, super Batman, Superman. Super、euh, Batman. puis... Super,、euh, euh, super Robin. <rire>、euh... <rire> Green Lantern, c'est un, un super-héros avec lequel, moi, j'étais un petit peu moins familier. Je connaissais quand même un peu le, le, le, le, le contexte de l'histoire. <coughs> Et.、Euh, Bon. Ryan Reynolds, qui interprète、The、Green Lantern, faut le dire, il est pas mal bon. Il se débrouille très bien. C'est un acteur qui est crédible dans ce rôle-là. Pour les autres, je peux pas vous dire, mais dans ce rôle-là, il est assez crédible.、Euh, mais c'est un film, somme toute, assez, assez moyen.、Euh, je l'ai coté 6.5 sur 10 parce que,、mm -hmm. ben, c'est quand même pas désastreux, 6.5 sur 10, là. C'est 65%. C'est 65%. C'est ça. Euh, parce que là encore, faut dire que c'est une introduction au personnage. Évidemment, il va y en avoir u n autre. La, la fin du film présage. Oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu bonbon, là, par moment, c'est un peu bonbon. Moi, c'est pas ce que j'attends vraiment de. Ben, des yeux avec、Héro. sa couleur verte.、Euh... Non, ça, ça me dérange pas.、Okay. En fait, la couleur verte est omniprésente dans le film. Il y en a à peu près partout. Ses effets sont verts. Lui, il vient avec un hall au vert. En fait, son, son costume s'illumine uniquement quand il porte la bague. Parce qu'en temps normal, il, son costume est comme assez drap, là.、Euh, D'ailleurs, comme son petit masque qui apparaît,、euh, disparaît à volonté.、Euh, c'est correct, mais c'est le contexte dans lequel on nous le présente qui fait un petit peu enfantin, je dirais. Bon, on va dire que les films de super-héros se trouvent un peu pour les enfants, là. l e s grands enfants comme moi aussi, là. Mais,、euh, c'est un petit peu bon, bon. Par contre, la créature qui, l'incarnation du mal là-dedans, la représentation, les effets, c'est assez haute. Donc,、euh, moi, je vais donner quand même un 6.5 sur 10, ce qui est pas désastreux, ce qui est pas,、euh, non plus à tout c a s s e r je dois en convenir. e、euh, u y a-tu autre chose? Ben, pour septembre 2012, c'est, loin, je sais, mais il va、Ça、y avoir un an. Dans un an. Ouais, mais c'est pas grave. C'est parce que le set n'est pas officialisé encore, puis il va le devenir. C'est l'avant-dernier volet de Resident Evil Retribution. Oh, cool! Qui est encore une fois de Paul W.S. Anderson, le même q u a fait le premier jusqu'au dernier jusqu'à présent. Excellent. Donc, ça devrait être bon. C'est toujours avec Mila Jovovic h et Michelle Rodriguez, qui sont deux bonnes actrices dans ce genre-là.、Euh, donc, ça devrait être le cinquième et avant-dernier chapitre. On vous en p r o m e t t r a i un cinquième. Donc, ça, c'est à venir en 2012. Ça, ça c'est le quatrième, dans le fond?、Euh, ça, c'est le cinquième. f Il i va en avoir un six. C'est ce que je viens de te dire. Tu as dit qu'il va en avoir un cinquième? Non, j'ai dit c'est le cinquième, avant-dernier, possiblement un sixième. Non, tu as dit possiblement un、ah, cinquième. Ben, sixième, pardon. Je te d e m a n d a i s ouais. J'ai pardon, un bout, moi. Oui. Oui, encore, c'est <rire> sûr, tu es à la peste.、Euh, le 21 octobre, c'est la sortie de, du troisième chapitre de Paranormal Activity. Moi, là, je suis très, très, très réticent. Parce... Ben, t'as pas aimé le deuxième.、Ah, c'était、euh... p o u v a n t a b l e m e n t pas bon, là. Le premier, moi, je l'ai trouvé vraiment hot. Vraiment bon, ce film-là. Le deuxième, c'était pas le même producteur. C'était pas、euh, du tout. Euh, euh, euh, comment il s'appelait Ron Pelly, c'est-tu o t ça、euh, Oren、oh, Pelly. Oren、oh, Pelly qui a fait l'original. Le premier était très original. Il a traité l'aspect de la possession hantise d'une façon très, très、euh, intéressante, captivante. Tandis que le deuxième, c'était. Tu te rappelles que quand le premier.、Euh, w h t c h Project est sorti. n m o n moi, plusieurs... ai aimé, ai non, moi non plus, mais ça a créé un engouement.、Bon, deuxième... C'était une révolution oh, du oh, cinéma. Oh, oh. Mais、euh, le premier film avec la caméra à l'épaule.、Euh... Exact. Le, s p è c e de, sentiment constant, de, de, de terreur qu'on laissait、ouais. planer. Ça, a, moi, j'ai pas aimé du tout. m a i s il y a beaucoup de gens qui ont très apprécié ce genre de, pr de, de présentation cinématographique-là. Quand ils ont fait le deuxième, ils ont voulu aller chercher, faire de l'argent sur le dos de la franchise.、Ouais. C'était complètement pourri parce que c'était un film qui était quasiment fait pour la télévision. ça r e n d pourri. Le deuxième Paranormal Activity c'était le même principe. Là, le troisième, on devrait nous ramener en arrière, évidemment, parce que là, on sait plus comment l'exploiter. On va venir En arrière, après qu'elle, pour nous expliquer pourquoi que la pauvre Kate a tous ces problèmes-là. Moi, je suis certain que c'est encore un autre réalisateur. En fait, ce sont deux.、Euh, un de John Amy Juice et un autre Shulman. Je suis certain que ça va être pourri à souhait. Grand-mère, qu'en penses-tu?、Hey, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Un... Ah, désolé. Pourri! Mais ce s t pourri! <rire> Grand-mère, on ne parlait pas du film p a r a n o e n t d Activité. On parlait du nouveau Master l a n c Oh, ben, cabarnou! <rire> Donc, Paramount Activity 3, c'est le 21 octobre.、Euh, et je ne suis pas certain qu'il va sortir、oui. en salle. Présentement, si ça vous tente, vous pouvez vous、euh, trouver en octobre, en fait, bientôt,、euh, le DVD Blu-ray d'un nouveau Halling. Ça dit quelque chose, des Hallings?、Oui. Un film du de début des années 80, vraiment, vraiment, vraiment. En fait, 1980. C'était une révolution dans le film du loup-guerou, surtout pour l'effet、oui, de transformation. Oui, oui. Ben, là, en 2011,、euh, on vient de dire qu'on sortirait un nouveau The Hauling Reborn.、Pfff. Moi, je suis pas très convaincu. c e s p e t ê t que, effectivement. C'est Donc... même pas ces p e t i t e f l è c h e C'est juste c e p t i t e s flèches. Ah, non, ben, non, ou... pas du tout. Ces p e t i t e f l è c h e ça, je le suis pas du tout avec eux autres. Mais bon, c'est à voir. C'est-on、euh, jamais? Peut-être que ça va être intéressant. On continue musicalement, cette fois-ci, avec、euh, du... On、ah, va te faire plaisir, je te dirai pas. Ben, ça a le fortement un caractère de death metal. Pourri! C'est pourri! <rire> voyons, grand-mère, voyons. Un bloc、euh, dans lequel on va entendre entre autres du Misery Index, Cannibal Corpse, Cataclysm, Graves of Valor, Exium, a x i u m Ate Eternal! Enfin, John oui, va voir、oui, sa pire. Pourri! Pourri! Et d u n i a l Ça, c'est moins pire, grand-mère. Oui, ça, c'est vrai. <rire>、ouais, oui, vrai. Ouais, t'as changé de voix. Ah o u i pourri! <rire> <rire> right, non, fucking no. C'est l'histoire grand-mère, le loup, o u i c'est ça. C'est correct. <rire> c'est le... <rire> la perpétuelle dualité. C'est pour mieux écouter, mon enfant. <rire> right now, m i s e r i n d e x c est la pièce au fait e de Wolves. Est critique, monsieur. Tous nos hommes sur le terrain sont morts.、Mmh. Les r e v e l l e s sont à nos portes. La Maison Blanche est encerclée. Monsieur le Président, vous devez me suivre. Il y a un tunnel dans le j a r d i n Euh, chérie, qu'est-ce que tu fais avec le petit J'improvise. À la Ligue d'improvisation mauricienne, nous aussi on improvise. Tous les mardis 20h à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Soyez-y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 Des conseils, du service. Tu risques d'apprendre plus de choses là-bas que dans tes cours. En fait, t a s rien qu'une chose à retenir bière égale la barrique. C'est juste à côté de l'Université, au 41-10 Boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Ici Local, un produit d'Ici qui vous offre une section d'aubaine détachable provenant de commerçants locaux, des prix compétitifs et un service à l'écoute de vos exigences.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 Qu'est-ce que c'est ça? Bon, oui, vous êtes assez fous pour l'écouter, certainement. On vient d'entendre avant la pause publicitaire un excellent bloc de mon cru. Oui! Je m'en doutais un peu. Bon, ça ne veut pas être si. Ben non, ça ne veut pas être C'est quoi tu s a i s que. Niles, c'était un p a u p i r e Non, non, c'était coeurant, la pièce de Night Kaffir, c a f é r C'est une pièce d'ouverture du dernier album, t h o s e w Home, The Gods Detest. C'est vraiment excellent, cette pièce-là. C'est paru en 2009 sur le Nuclear Blast, j u s t e a u Paraband des Avions. Paul John s o p p e r Hate Eternal, e t la pièce Parabellum. Tiré d'album Fury and Flames de 2008, sur l'étiquette Metal Blade. Exhum e t la pièce de a t h Nell. Tiré du dernier album All g o d s No Glory, paru en 2011. Évidemment. Sur Relapse. J'aime bien le titre, All Gots, No Glory. Oui, a s c'est je trouve ça cool. Effectivement.、Uh, Graves of Valor est la pièce Salarian Gates, tirée de l'album éponyme, paru en 2009 sur Relapse. Cataclysm et poche de Venom, tirée de Heaven's Venom, paru en 2010 sur Nuclear Blast, la dernière parution de cette formation québécoise-là. Uh, Cannibal Corpse et Shattered Our Bones,、euh, qu'on retrouve sur le dernier album, sur Evisceration Plagues, q u i p a r é en 2009 sur Metal Blade, et nous avons ouvert avec Misery and Dex et la pièce Fat The Wolves, tirée du dernier album, Here's to Tyvry, é q a i p é en 2010 sur Relapse. C'est cela. Bravo, félicitations. Côté spectacle, chez, chez, chez Brave Concert. Ouh. Ouh. Ouh. Le 10 octobre, c'est lundi de l'Action de Grâce. Genre, style. ça v e u t dire? Saxon, en compagnie de Borealist et de Heroic. C'est à 20 heures au Fofuns é l e c t r i q u e s Les billets sont au coût de 20 et 25 taxes incluses via admission. Perfum Off. C'est pas obligé de le dire. Non. f a i t pas une plus... crise d'urticaire pour ça.、Là. Lundi le 14 novembre au Club Soda, c'est Chimera, h u n h e r t Skeleton Witch et Molotov Solution. C'est à 19 heures. C'est le 14 novembre. Il en coûtera 22,82 et, et 27,30 plus taxes pour y avoir accès. C'est pour tous. Euh, les billets sont disponibles, les billetteries du Club Soda, Dog Funeral, Belfagor, Abigail Williams et Jigan. Le 2 février prochain, 19h au Café Campus, 20 et 25 dollars, taxes incluses via admission. Decide. Jungle Rot. Oh. Abigail Williams, le carross nocturne. C'est le 4 mars prochain, un dimanche à 19h au Fofones é l e c t r i q u e C'est 20 dollars et 25 dollars, taxes incluses via admission. l e s s i d e Jungle Rock, les deux ensemble, c'est déjà pas mal.、Là. Ça devrait être pas plus. Ben, Abigail、ça. Williams, je connais pas, mais.、Euh, ben. i l s ont l'air je... à venir comme deux fois. Ouais,、euh, effectivement. c'est une fille ou c'est le nom du band C'est le nom ça... du band. C'est le nom du band, Abigail Williams.、Euh, je pense n'avoir déjà entendu, mais je suis pas sûr de pouvoir rassurer l e que i e s t Je connais de u x nom. s J'ai toujours pensé、ouais. que c'était genre une fille qui s'appelait Abigail Williams. Puis que, tu s Non, c'est une fille et son frère Abigail et Williams. a h d'accord. OK. Ben,、mm、il -hmm. okay, est beau country. Et ses frères, Williams. OK. Ils s'appellent tous Williams, ses frères. OK. C'est comme les Daltons, ça. C'est ça, exactement. Les Daltons. Daltons. <rire> on vous rappelle que la semaine prochaine, Jeff Hull sera parmi nous. Il va venir nous parler, nous entretenir,、euh, nous convaincre. Bon, on n'aura pas besoin d'être ça pour aller au Metal Fest 2011, 11e édition. Édition, pardon. Édition. Édition. Édition. Comment édition? Thomas, édition. Thomas, édition. e <rire> u、euh, t'es toi donc, pauvre cloche i n s i n i f i a n t e e、euh, t aussi nous,、euh, passer quelques formations qui seront présentes au 3VM Metal Fest. Donc, à partir de 20h, j'imagine que Jeff devrait être parmi nous ou par Pitou, là, selon le cas. C'est ça. Et,、euh, la semaine d'après, ben, c'est le Metal Fest. Et l'autre semaine d'après, c'est le Rockmaster qui nous rend visite pour nous faire entendre tout ce que je、fait、ne veux on a, pas avoir, Fait qu'on a,、euh, les, dans les prochaines semaines, pas de demande spéciale, c'est tout. Ben, en fait, ça va être difficile pour la semaine prochaine, ça va être difficile pour dans trois semaines. Pour,、euh, je dirais après le Metal Fest, ben non, en fait, non, non, c'est difficile partout, C'est difficile, difficile. Pas de demande spéciale, c est, c est on n'a pas le temps. Hey, tu nous présentes un deuxième album. Oh, que oui. Bon, il a l'air convaincant, celui-là. Oh, que oui. Un album qui va écorcher、euh, les âmes、euh, les plus sensibles. Ah oui. Surtout les fiers défenseurs de la super religion catholique. D'accord. Ça, ça va être excellent.、Euh, J'aime bien ça, moi, quand que, quelqu'un bûche sur,、euh, <rire> sur la religion catholique comme ça, moi, ça me fait toujours un petit vlo. e u tu r s sais. tu OK. On a des titres un peu spéciaux.、Euh. l e b a n d c'est Scum Sentinel, anciennement Hellfire. C'est une b a n d de Montréal. Ils viennent de sortir leur premier album qui s'appelle Sentinel of Scum. C'est un album qui a été enregistré et composé en 2000, je pense, c'est 2005 et 2009, je pense. Faudrait, je regarde là, sur le. Le processus a été légèrement long. Ben, c'est parce qu'il y a d'abord un paquet de trucs, j'imagine. Ok. Euh, euh, même l'album a été légèrement retardé en 2011 à sa sortie. Mais l'attente en valait réellement la peine parce que c'est un album qui décape, qui rentre dans le mythe, puis qui s'endraine à cœur joie sur la super religion. La、euh, religion catholique en prend pour son rhume. D'accord. Jésus, puis ses groupies, ils ne doivent pas triper ça. C'est du black metal. Ah, tu peux pas voir plus noir que ça. Oh, on va avoir de la misère. Ah, non, je pense que tu peux aimer ça. Ah, pas sûr. Bon, oui, c'est sauvage. C est, c est...、Euh, on va m'entendre dire après. Il y, y a un petit vocal haineux et des guitares très, très tranchantes.、Euh... Donc, on va commencer tout de suite. J'ai choisi quatre pièces. La première, c'est Dark Primitive <rire> Rituals.、Ouais. Puis je n o m m e r le s titre s après. Ça vaut la peine que tu entames tout à l'heure. Oh, Alors, on e dit c o m m e Sentinel. Quatre pièces, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Pour commencer la semaine、et、les gélules d'huile de caribou ne suffisent plus à vous redonner de l e n d r i n Melon, miel et c h o u de Bruxelles, votre solution auditive. Les lundis matins de 9 à 11 heures, votre rendez-vous, soyez-y. Revigorez vos tympans. g a t e z v o u s Les 14 et 15 octobre p r o c h a i n à la b a t i s t e Industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Musique Daniel Côté, Lapus Rock et c p o 89.1 présentent le Trois-Rivières Metal Fest. 11ème é d i n 15グループ r 2組 s m e t d Sacrifice, a t h é i s t Cryptoxy, Carnifex. Et pour la première fois en exclusivité Trois-Rivières, m a e e a t h c a a l e r a c o n s p i r a c y a m r a r e s、oh, n e Les liens en vente chez Musique Daniel Côté, au Colimaçon et au droitreliametal.com au coût de 40 pour un soir ou 70 pour les deux soirs. Quantité limitée. c d c o m p i l a t i o n d o u b l e remis gratuitement à l'entrée u n e gracieuseté de Galley Records. Les 14 et 15 octobre, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour plus de détails, visitez le droitreliametal.com.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 Campagne de financement, réalisation personnelle, association ou même ta compagnie. Wax Design est la compagnie qu'il te faut pour réaliser ton projet. Avec son équipe qualifiée, ils sauront o f f r i r un service de graphisme personnalisé. Wax Design, c'est aussi des cours de kite et de p a r a s k y flex, de l'impression, de la broderie, le tout fait ici à Trois-Rivières, au 270 rue La c e r t e o u visite le waxdesign.ca.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 R34.I41.I41.K70.K70.Barik! <rique! S 1> ho oh, oh! ho! n a un gagnant pour le prix de la barrik!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 L'écouter.、Right. 89.1. MTV, oh, makes me want to smoke crack. Bon, eh bien, présente-nous ces épouvantableries. Ben, on a terminé avec un petit bout parce qu'on a laissé aller le CD, on parlait, on parlait, puis on écoutait la musique, on m'a dit Ah, là, là, faut qu'on arrête, là. Sans ça, on va passer à la nuit de site, finalement. Ouais, c'est pas le but. là. Non,、euh, on a entendu un petit bout de la pièce numéro 5 de Scum Sentinel qui était blasphémique Mental Decomposition. C'est juste,、euh, juste un, un petit titre comme ça.、Mm -hmm. euh, tout juste avant ça, on a entendu、euh, Cyber Satanic Powered Mastermind. Je trouve ça cool comme titre. Cyber Satanic Power Mastermind. C'est hot, ça. i i n n o m i n é Luciferum.、Et、bien oui, pourquoi pas. Tant qu'à bûcher sur la religion catholique, on se met d'aller voir son, son penchant.、Euh, <rire> son, son, son penchant evil, mettons. Son opposant. Un titre que j'adore. J'aime bien ça, moi. Fucking Anon with a fistful of anger. J'espère q u l q est cute, toujours bien. Let's go. Disons que、euh, c'est assez évocateur. Oui, hein? Oui, plutôt. C'est cool. On a commencé avec Dark Primitive Rituals. b e n moi, je dois te dire que j'aime pas que le black metal. Ben, t sais t'aimes pas ça, le black metal. b e n moi, j'aime ça. Moi, j'aime les i t dogs qui sont tranchants. p i s j'aime quand les vocaux, sont, toi,、oui. les vocaux sont Les sont vocaux haineux. Puis là, en plus, ils v a r g e n t dans la religion catholique. Moi, c'est un album parfait. Ça, c'est numéro un, ça. f a u je r e n t r e ça dans la liste. c e réanimation 2011. À blanc. On s'en parlera. Ah, non, on s'en parlera même pas, je te le dirai pas. Oui, a si t oublies, c'est moi qui ai le bouton de la console.、Ça. Bon, ben Moi, je te les ai arrachés depuis t o n t b e n ça s e i e n'y a plus rien qui va marcher. Ah, t'as raison. Je vous rappelle que t r o i s v i è r e s Metal Fest, 11e édition, se tiendra le vendredi 14 octobre et samedi 14... 15 octobre prochain à la bâtisse industrielle située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve, ici à Trois-Rivières. Et vous pourrez voir. Les, les, les, les, les groupes suivants, Calter, Les Écorchés, Benito Massacre, Carnifex, h a d e u s Napalm Death et Annihilator, ça c'est le vendredi, étant qu'au samedi le 15, And Is Near, Mass Murder Messiah, Insurrection, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Cryptopsy, Sacrifice et Cavalera Conspiracy. Le tout débutera, les portes ouvrent, ouvrent à 17h, les spectacles débuteront à 18h30, c'est pour tous, les billets sont au coût individuellement, chacun des soirs au coût de 40$. Et le. forfait, deux soirs, e、euh, s t au coût de 70 dollars. Les billets sont à vendre aux endroits suivants. C'est soit,、euh, Musée de Niel Côté, ici à Trois-Rivières, Calimasson, toujours à Trois-Rivières,、euh, euh, Metal Punk à Trois-Rivières, Profusion, Montréal, Vision Rock Québec, Disque et r u b a n s de Romaneville, et sur le Trois-RivièresMetal.com via PayPal. Donc,、euh, Et Jeff sera là la semaine prochaine pour nous entretenir du Metal Fest et de la 11e édition. Et m'aider à te, te rentrer dedans. Ça va probablement être encore une conspiration. j e u n n d Mais oui, o u Mais oui, qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave. Il faut que j'en profite quand on a des invités de m a r q u e pour te rentrer dedans. C'est le fun. Ça va être deux en deux ce mois-ci. b e n o u i Tu penses-tu que la raisonnée, t e l trouves pas pénible, toi? b e Il y a un p e l u s d a deux à c h e Ça sera pas si pénible. <rire>、ouais, des fois, ça peut être <rire> plus intensif. OK, tôt, plus, plus intense. Donc, mon cher Sinistro, s'il nous reste maintenant, euh, 14 minutes ou 13 minutes 30 à l'émission, et c'est à toi q u i n c o m b e encore une fois de clore cette édition. Oui, parce que tu voulais pas couper ton bloc non,、euh, progressif ça... que tu vas mettre la semaine prochaine. La semaine prochaine, j'aurai un petit bloc progressif. Bon, ben, c'est excellent.、Euh, ben, tant qu'à rester dans le Evil,、euh, j'ai choisi une formation de cornichon s polonais. Ben, je connais pas ça, Bessat.、Uh, tu vois, tu t'aimeras pas ça. Non, ok. Non, ben, c'est comme les, tu sais, les, les, les, céréales d u i a n n o n c e t u t'aimeras pas ça. Les, ok,、tu、ok, o u i o u i je comprends.、Ça. Euh, B-SAP s avec la pièce Witch Night, c'est sur l'album、euh, Triumph of Antichrist de 2007 et c'est sur Undercover Records.、Euh, on pense qu'on a le temps de mettre une autre pièce après Il est possible.、Euh, on met celle-là, on revient en nombre e on termine ou... Faisons-le. Bon, mais faisons-le, on choisira entre-temps qu'est-ce qu'on qu qu fait jouer. a l s s a p go Nos histoires de、arrête、rareté musicales. Arrête donc, u oser. oui, Mais c'est parce que là, on parlait d'une rareté que ça se peut que j a i e n c o r e Ben oui. On p a r l a i t du fabuleux album Horizon de t a i m e s n o s a r t s Je sais que t a i m e s pas ça. Ah non, ça, j a i vraiment pas apprécié ça.、Là. t a i m e s n o s a r t s ou tu l'aimes pas t a i m e s n o s a r t s pas. Ok, <rire> t a i m e s n o s a r t s、okay, Là, t as mis quoi là, comme dans. Ben Là, ça va être Forest of Fog. Forest of Fog, ben allons-y, c'est la dernière pièce de l'émission. Oui, c'est. Que... Si... Ben, en fait, ça va être pas mal ça. On n'aurait pas vraiment le temps de passer à autre chose. Ben, donc... un autre groupe que t'aimeras pas. Probablement. C'est excellent, ça. c a g e J'aime ça d e m ê m e Ben, c'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai eu 22 minutes de contentement. Bon, ok, c'est correct.、Bon. Alors, on va terminer l'émission d'aujourd'hui,、euh, de cette semaine, avec la formation suisse、euh, Forest of Fog. a v e c la pièce Nebel Nacht sur l'album Abgrundé de 2006 sur Schwarzmetall Music in Production. Ah, ah, pas pire, ça. Pas pire. Donc,、euh, on se retrouve la semaine prochaine.、Euh, comme je le disais tout à l'heure à ma entreprise, Jeff h u l l sera avec nous, sera notre invité, l'ancien assistant de votre humble serviteur qui a r e fui pour cause d'aliénation mentale. b e n on s a i t pas g r a p l a c e C'est bon. C'est pas g u è r e m i e u x je dois le dire. Et,、euh, ben, c'est ça. On, on devrait être capable de s'amuser un peu. Alors, sur ça, e tout f o u t faire foutre. Go!